As-tu une serviette de bain? As-tu une serviette de bain? As-tu une culotte de bain? As-tu une culotte de bain? As-tu un maillot de bain? As-tu un maillot de bain? C'est une nageée. C'est une nageée. Sais-tu plonger? Sais-tu plonger? Peux-tu sauter dans l'eau? Peux-tu sauter dans l'eau? Où est la douche? Où est la douche? est la cabine pour se changer où est la cabine pour se changer, où, est la pour se changer où sont les lunettes de plongée où sont les lunettes de plongée est-ce que l'eau est profonde est-ce que l'eau est profonde est-ce que l'eau est propre est-ce que l'eau est propre est-ce que l'eau est chaude est-ce que l'eau est chaude je caille je caille l'eau est trop froide l Est trop froide je sors maintenant de l'eau je sors maintenant de l'eau.